The boy went back to Napoli Because he missed the scenery The native dancers and the charming songs Orva But wait a minute, something's wrong Brigitte Bardot to do the mamba like crazy and then I Quesadilla, get a hobby in the pizza when you're Mambo Italiano Shake it, baby, shake cause I love it when you're taking me in It's your droop Don't watch the coke until you're hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Shake her, baby, shake Cause I love when you take me by the pizzeria That's where I'm gonna be Don't you tell your mama, mama ամար e ետորդ la plage abandonnée Coquillages et crustacé qui eut cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison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 De la plage ensoleillée de la plage ensoleillée C'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tout dit noir et après, tout dit blanc. C'est noir, c'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. ou comme ça, où tu veux, où tu veux m'a percé le cœur Vous sur la terre vous avez des docteurs Contact Contact Il me faut une transfusion de mercure par cette blessure Contact Contact Témois ma combinaison spatiale Tendrez-moi cette poussière sidérale Contact Contact Comprenez-moi, il me faut à tout prix Je mon amour dans la galaxie. Bye.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 Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi Sans m'enfer Je vais t'assurer Un enfer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 Il y est parler Je vois tes yeux qui s'accrochent à ces yeux Non tu ne peux pas résister Il sait que c'est plus fort que toi Et comme il peut veut Un jour il t'aura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 Ne me laisse pas les il ne faut plus le revoir laisse fall aimer il ne faut plus le revoir laisse fall aimer il ne faut plus le revoir ne laisse fall aimer il ne faut plus le revoir laisse fall aimer il ne faut plus le revoir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 de sable et d'eau Dans un coquillage la voilure d'un bateau Qui se balançait Sur le bord du soleil Emportant qui sait Nos illusions nées de la veille J'ai trop souvent fait naufrage Pour n'avoir pas su dire Alors qu'il le fallait Avec des mots nouveaux La mer que je t'offrais pour tes voyages Je connais des vagues qui roulent doucement En tissant des algues les nuages poussent le vent Qui joue la couleur et qui peint la musique En orchestrant les fleurs d'un casino aquatique Je te donne l'océan Pour que tu te souviennes Des courses dans le vent Que nous faisions ensemble Espérant que l'amour Serait au large Une histoire de plage Mêlée de sable et d'eau Dans un coquillage La voilure d'un bateau Qui se balançait Sur le bord du soleil un appareil à soupir Un appareil à sourire à ce jeu Je ne joue pas je n'aime pas cet opéra de quatre sous pire C'est air que tu as de sourire je ne pous vrai qu'en souir On ne gagne que des gros sous pire! À vouloir tant à sourire Tout ce jeu Ne c'est quoi d'animal en soi Qui nous fait prendre à tous nos soupirs Je te dis ça sans sourire Je ne pourrai qu'en rougir Au fond tu n'es pas meilleur ou pire Que ce qui pour moi soupire Mais ce jeu ne më e më t'u et le sourire, mon dernier sourire, et ne më pas më pa J'i përdoj lësë mei e lë së rrir Juska më dërni e së pyr E në përre kën më Duk të së mei